Fun Radio. Matt i Willy Williams. Fun Radio. Yeah. You know. Passé de 2 minutes, bon réveil, merci d'être sur Fun Radio. Dans quelques secondes, côté son dance c'est Enrique Iglesias et Duel et Corazon qui arrivent. Le temps pour nous de vous sortir de l'île, c'était la bienvenue. Salut Coralie, le grand retour Salut Comment ça va Ça va, et toi Mais ça va très bien, quel plaisir de revoir ton sourire, tes yeux, ton regard. Est-ce que ça va mieux Euh, un petit peu middle quoi. Eh bien en tout cas, on espère <rire> que ça va bien se passer aujourd'hui. Etienne et est la réalisation, comment ça va Ça ah, va très bien. Eh ben écoute, génial, on va démarrer cette journée de jeudi 28 juillet ensemble avec un beau programme Coral aujourd'hui car aujourd'hui encore une fois nous allons vous parler des caprices d'enfants on a déjà ah. tous eu des petits caprices étant petit moi je me rappelle je criais non stop quand j'étais petit j'étais un sale gosse finalement contrairement à maintenant on va également parler tout à l'heure du championnat du monde de chiens de sauvetage on fera l'éphéméride euh, comme chaque jour on parlera de l'horoscope que se passe-t-il dans votre vie aujourd'hui on fera plein de tours du côté des jeux aussi il y a des cadeaux à vous offrir Place de ciné descente de la leste cadeaux surprise un beau programme qu'on vous réserve aujourd'hui et côté son n'slor c'est Farrell Williams qui arrive on aura aussi Otono's, on aura Enrique Iglesias Julian Peretta, que du bon son n'slor merci de vous réveiller. Sur Fun Radio C'est Summer Fun Et on est ensemble Jusqu'à 9h Jusqu'à 9h C'est Summer Fun Sur Fun Radio Solo en tu boca Yo quiero acabar tous esos besos Que te quiero dar A mi no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poder me ver Ver vas a hacer, decidete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques mala.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 Mężczyźni, niech się nie Mais quel bonheur de réveiller la Belgique comme chaque jour 6 h martwią. le duo nie martwią, niech się nie martwią. Niech C'est nie martwią, Et Coralie, aujourd'hui, l'éphémérite, c'est évidemment le petit truc en plus que pour avoir l'air intelligent à la machine à café. Que se passe-t-il en ce jeudi 28 juillet 2016 Eh bien, nous sommes le 210e jour de l'année, donc bientôt vite, la ouais. fin de la 30e semaine déjà. La bonne fête, oui. bah à Samson, à Cels et à Innocent. Eh bien, bon anniversaire à vous, les amis. Et euh, pour les anniversaires de Star du jour, on va souhaiter un jeune anniversaire à Manuela Lopez et à ouais. Sébastien Courriveau. On tous les deux dans Hélène et les garçons. Juste, ça vraiment ça quand même, Hélène et les garçons. C'est pas tout nouveau. Ah ouais, ouais, non, ça fait un moment et aujourd'hui, bah ouais, donc Adeline et Sébastien des Hélène et les garçons font fait leur anniversaire. Voilà. Et alors, je pense qu'on peut retrouver les, sur AB3, je crois, la diffusion d'Hélène et les garçons encore maintenant. Il me semble que oui. Ah ouais. Il me donc, semble que t'as raison. Pour les petites séquences souvenirs, les amis, comme ça. <rire> et sinon, on peut aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Francis Weber. Et euh, lui, c'est le réalisateur de la pièce de théâtre Le Dîner de con. Ah, ce film, j'adorais, cool. ce film, Dîner de con, mais. Je jamais vu, avant mes 18 ans, donc euh, j'ai toujours en retard, c'est comme Titanic. Jamais vu. hein. Jamais vu. <rire> non, jamais Franchement, encore. ce film cartonne, t'as l'impression ouais, que ça va être... Et puis finalement, c'est très très très drôle, à vous conseiller. Journée mondiale du jour, Coralie eh C'est la journée mondiale contre l'hépatite. C'est euh, une journée mondiale qui va servir à faire connaître les différentes formes d'hépatite mmh. au grand public. Ouais. Et euh, comment, comment, on les comment on reconnaît l'hépatite, comment elle se transmet Euh, qui est surtout exposé Et aussi, euh, bah, quelles sont les différentes méthodes de prévention Et de traitement contre euh, cette hépatite Évidemment, c'est important On peut donc rappeler de sortir couvert Évidemment, Exactement. tous les matins 6h08, merci de vous réveiller avec nous Dans quelques petites secondes, c'est Pharrell Williams, et Happy qui arrive, juste avant, le duo autonose et Avicii Bon réveil, vous êtes sur Fun Radio Step off the train of dawn Back in the place where I was born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 14 Starphone Radio, Julian Peretta, c'est ce que je vous cale dans un instant. Avec son titre I Cry, le temps pour nous Coralides devait parler de places de ciné parce qu'on en a 10 à vous offrir aujourd'hui. Oui, on vous envoie aujourd'hui au cinéma, vous et vos amis, puisqu'on vous offre 5 places de cinéma deux fois sur l'heure. Génial Donc ça veut dire que c'est quand même pas mal. Et bon, euh, si vous avez passé une soirée entre amis, en famille, allez au cinéma, profitez un petit peu. Et bien c'est ici que vous pouvez récolter vos places, donc je vais vous envie de repartir avec vos 5 places de cinéma. Envoyez dès maintenant ciné et vos coordonnées, c'est super important, par SMS au 6322 et c'est 1 euro par message. En plus de ça, il y a un film qui a l'air pas mal en ce moment, c'est Le Radan. Oui, j'ai vu. vu la bande d'annonce, ça a l'air super bien. C'est un film avec Danny Boone et franchement, ouais. elle cartonne cette bande annonce Alors on a aussi les Tortues Ninja, je pense, qui arrivent au ciné ouais, pour l'instant. L'âge de glace, comme des bêtes... Il y a plein plein de films qui vont sortir Et franchement je trouve que c'est vraiment la meilleure période de Cette année pour aller au cinéma Et En plus on est en vacances pour la plupart Donc encore mieux pour profiter euh, bah, de cinéma ah ouais. Donc vous avez vous aussi envie d'aller voir les films les plus branchés du moment Ciné, vos coordonnées complètes Au 6322 pour un euro le message Coralie, on parle des caprices d'enfants aujourd'hui, c'était quoi tes caprices toi Ah, euh, Moi toute ma vie était un caprice quand j'étais jeune, j'étais une enfant pourri gâtée, j'avais tout ce que je voulais donc En plus euh... tu dis ça avec un énorme sourire, j'ai qu'une vie de caprice. Non mais j'ai changé depuis donc ça va, mais quand j'étais jeune j'avais ah bon j'avais, enfin tout dès que je voulais quelque chose j'avais ah. un caprice et mes parents me l'achetaient Et tu sais quoi quoi <rire> <rire> Le petit rire démoniaque Genre, quoi, tu te mettais à terre, tu criais, tu tapais des pieds, tu faisais comment Non, je pleurais, je parlais plus jusqu'à ce qu'il m'agisse que je. <rire> c'est démoniaque. Tout à fait. Moi, je faisais pas ça quand même. Tu quoi La majorité du temps, c'est quand t'es petite, t'es avec des copains dans une activité où tu vas au resto et tu vous croises des enfants, tu, tu crées un lien. Et puis, il y a toujours un moment où ça se passe mieux qu'au qu début. Au début, t'es un peu mm -hmm. timide et puis après, c'est génial. Ouais. Et bien, c'est au moment où ça devient génial que tes parents décident de finir de bouffer et de partir. Et c'est toujours à ce <rire> moment-là où moi, je devais partir et je me mettais à crier, à hurler comme un taré par terre. Vous <laughs> arrêtez Et c'était vraiment lamentable. Et ça, c'est tous des petits caprices que je faisais non-stop, en oh, sinon que je n'avais pas ce que je voulais. C'est très très simple. Maman ne voulait pas, j'allais chez papa, je faisais un gros sourire, ça fonctionne encore. D'ailleurs, maintenant, je les embrasse. Quand un veut pas, l'autre veut bien, et hop. L'histoire est faite, et c'est euh, génial. C'est vrai, quand il y en a un qui veut pas, il y en a toujours un qui a... <rire> c'est ouais. ça. Je donne les, arguments, les bons arguments, petit ça. sourire, et hop. Euh, ça marche. Vous aussi, d'ailleurs, je suis sûr que vous faites comme ça. Vous avez une petite technique pour convaincre vos parents, ou encore à l'époque, pour convaincre vos grands-parents, qui d'ailleurs, aussi sont souvent là pour faire plaisir quand les parents euh, ne veulent pas. Dites-nous dès maintenant, mettre 3044 30-44 ou encore sur la page Facebook Corly Oui, sur la page Facebook Summer Fun, envoyez-nous un message, venez liker la page et on vous lira à l'antenne tout au long de l'émission. On vous attend évidemment, surtout ça pour vous lire euh, jusqu'à 9h. Dans un instant, c'est Sac Noël Sean Paul qui arrive côté son end floor juste avant Julian Peretta et son titre I Cry 6h17, sans fun. I'm drowning in an ocean of salt water make a truce cause I cry, cry, you know why I'm drowning in an ocean of salt water Si on se faisait un petit caprice ce matin, Sac Noël, Sean Paul, Trumpets, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, c'est l'horoscope du jour. Bonne ou mauvaise nouvelle? Comment va se passer votre journée C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Y Essayez enfin notre Madame Irma est de retour. Coralie, tu as pour nous secouer les boules et on commence. Pourquoi secouer les boules On commence avec les béliers. Ce que vous récoltez n'est que le fruit de vos décisions. Les taureaux. Il est temps pour vous de faire un choix dans votre vie amoureuse. On enchaîne avec les gémeaux. Attention à ne pas jouer sur plusieurs tableaux. Vous prenez des risques. Les cancers. Même si vous avez des raisons de vous énerver, contenez-vous un max. On enchaîne avec les lions. Vos amis vous soutiendront dans vos démarches. Foncez Les Vierges Essayez d'améliorer votre comportement, essayez à mieux avec votre conjoint Les Balances La journée s'annonce plutôt bonne, soyez tranquille On continue sur les Scorpions Un petit resto serait le bienvenu pour vous détendre, prenez le temps de vous faire ah plaisir Ah oui, moi aussi je veux bien un petit resto les amis Ouais Les Sagittaires Ne laissez pas votre famille de côté, certains de vos proches ont besoin de vous Les Capricornes, que se passe-t-il Votre amoureux est plutôt, est plutôt attentionné et vous avez tout ce que vous désirez Les Verseaux Vous aurez le sentiment de ne pas être attendu ou désiré Ah oh là je suis pleinement d'accord, les Poissons ah. Vous vous mettez de mauvaise humeur pour rien Essayez de, co de contrôler vos émotions ah, Un horoscope de l'amour Donc, qu'on vous offre aujourd'hui Qui revient évidemment demain Coralie oui. Tu vas ressecouer les boules demain pour nous Pour découvrir tout ce qu'il y a à faire Merci de vous réveiller avec nous Coralie on parle des caprices aujourd'hui On peut réagir comment à l'émission ah Par SMS au 3044 c'est 50 centimes par message Et on vous lira ou alors sur le Facebook SummerFan. Et aujourd'hui on vous offre 2x5 places pour partir au ciné Vous en avez ciné suivi de vos coordonnées complètes Au 6322 pour un euro le message Bonne chance SAC Noël, Sean Paul, Trumpets c'est maintenant Welcome to the floor girl and to ground activity top wine look fine Tompetz The comedy, comedy, and them say you have the comedy. Comedy, so me want get some me you won't get someone come trouble. The trouble, the two back buckler, the bubbly, bubbly, Carline to Fen and then double, double. Yeah, so she a bubbly, bubbly, and she know, where she got she a carry me remedy. Honey, look good, girl, you ever be winning it. Turn it up, right, girl, you never be dimming it. Take up your body, car, you're in your element. Honey, body, me take up a permanent. à passer la matinée ensemble les amis, vous écoutez Summer Fun il est 6h24, écoutez son Floor. c'est le duo belge Dimitri Vegas. c'est Like Mike qui arrive dans un instant. Et on se fait plaisir ce matin, et ça arrive après ça. Enfin les vacances. Oui, en même temps je pourrais très bien me choper un virus. On verra. Oui, enfin si je pouvais éviter la touriste, hein.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 Des de vos oui, les Mains. Ou les que demain, on a un grand barbecue, hein. Et alors Ah bah, il faut pas se coucher trop tard. Bah, pourquoi ah, Parce que si on veut être enfant, faut qu'on aille au lit. Oui <rire> au lit qui donne du goût à l'été. La voilà Devos, les Mains. À table Fun Radio. Fun Radio. Comment tu est on ne sait. De tu co que, que quiero chcę z tobą, zatrzymać się, zatrzymać się, zatrzymać się, mi mamacita, tu cuerpo i y tarita, bien morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, i y pregunto por qué anda tan solita. Vendale ahí, ahí, mobiendo teso, famil. Ni no importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche llena de blaskorzy, tu te llamas, yo no sé. N Niki, Ciki Niki Nikiam Saga White Black La Industria Inc. Summer Fun Vous êtes sur Fun Radio. Welcome oh 6h34, c'est l'heure de s'informer. Salut Anto Salut Coralie, bonjour à tous. La Turquie a ordonné la fermeture de dizaines de journaux, magazines, télévisions et stations de radio aujourd'hui. Trois agences de presse, 45 journaux et 16 scènes de télévision sont concernées par cette mesure. En outre, 23 stations de radio, 15 magazines et 29 maisons d'édition ont été fermées. Aucune liste des médias concernés n'a été fournie, mais selon la chaîne de télévision privée CNN Turk, Il s'agit essentiellement de médias de province, mais aussi de certains médias à diffusion ou audience nationale. L'agence de presse Cn fait partie de ceux-ci, aux côtés de la télévision procure de IMC TV et du quotidien d'opposition Taraf. Le quotidien Zaman et sa version anglaise, tous Zaman, ont également été abruptement fermés. Ankara a accusé l'ex-imam exilé aux États-Unis d'avoir ourdi le complot qui a failli vaciller le pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan, ce qu'il a évidemment fortement démenti. Les problèmes de santé dus au manque d'activité physique quotidien ont représenté un coût de 67,5 milliards de dollars, ce qui représente plus ou moins 61 milliards d'euros en 2013 dans le monde, soit plus que le PIB d'un pays comme le Costa Rica. Ce total réparti en 53,8 milliards de dollars de densité de santé et 13,7 milliards de dollars de perte de productivité, une qui porte sur 140 deux pays représentant 93% de la population mondiale. C'est la première à chiffrer le coût de la pandémie de sédentarité. Elle fait partie d'une série d'articles publiés par le journal médical à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques à Rio le 5 août prochain. Le coût pourrait être encore plus élevé avertissant les auteurs car leur évaluation inclut uniquement les 5 graves maladies associées à l'inactivité physique, telles la maladie caronarienne, l'AVC, le diabète de type 2, ce qui est le plus fréquent, le cancer du sein ou encore le cancer du colon. Les montants ont été calculés en dollars internationaux, l'équivalent de ce qu'est un dollar américain permettrait d'acheter aux états unis sur l'année considérée. La sédentarité est associée à plus de 5 millions de décès dans le monde de chaque année. Il y a quelques 10 000 lits d'hôpitaux aigus en trop en Belgique, selon une enquête de la mutualité chrétienne que la Libre a pu consulter. Le nombre d'admissions ainsi que la durée d'hospitalisation pose également question. Les hospitalisations aiguës concernent tout ce qui ne relève pas de maladies chroniques comme la chirurgie, la médecine interne ou encore les accouchements. Elles représentent aujourd'hui 44, 44 144 lits en Belgique hors hôpitaux universitaires, soit en gros 4 lits pour 10 000 habitants contre 3 en France et aux Pays-Bas. Le nombre d'admissions par an, ce qui représente 16 990 pour 100 000 habitants, ainsi que la durée moyenne d'hospitalisation qui est actuellement de 7 jours, sont les signes d'une surconsommation. La mutualité chrétienne souligne également qu'un vieillissement de la population, la demande en besoin pour des maladies chroniques va exploser dans les prochaines années. La mutualité chrétienne suggère dès lors de modifier les modes de financement par les autorités publiques afin que les hôpitaux puissent eux-mêmes décider de la répartition des lits et éviter ainsi une privatisation des soins chroniques. Fan Radio Sport, Benito Ramam s'est engagé pour 4 ans au standard. L'attaquant belge de 21 ans vient de la Gantoise qu'il avait prêté à Saint-Tron lors de la seconde moitié des saisons dernières. Produit de l'école des jeunes Gantois, Benito raman avait été prêté dans le passé à Berskot ou à Cortray avant de revenir à Argan en 2014. En compagnie, de l'entraîneur Ayn Van Aschbroek, champion de Belgique en 2015 avec les Buffalo, Raman avait connu une saison 2015-2016 plutôt compliquée. Peu utilisé, il avait en outre été suspendu en janvier dernier après son dérapage verbal à l'encontre de supporters brugeois. Il a ensuite terminé la saison à Saint-Tron. Le standard battu 2-1 par le FC Bruges samedi en Supercoupe jouera son premier match de championnat et samedi dimanche, pardon, donc premier match de championnat dimanche après-midi à Western Hello. Fun. Fun Radio. Et dans quelques instants, on va s'écouter David Guetta avec This is And For You. Mais juste avant, Antoine, est-ce que tu nous réserves du bon temps pour aujourd'hui Eh bien, écoute, on va voir ça puisque la matinée sera assez nuageuse avec quelques averses et de rares éclaircies. Celles-ci tenteront encore de percer au cours de l'après-midi depuis l'ouest du pays. Les maxima atteindront quant à elles, 18 à 23 degrés. Demain, le ciel sera plus nuageux avec euh, même quelques pluies et ondées par endroits. En fin d'après-midi, le temps deviendra toutefois généralement sec sur l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Haute-Fagne de et 22 degrés dans le centre du pays. Summerfall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 De barre la journée ensemble sur Fun Radio, que vous soyez en voiture ou encore dans le lit, en ouvrant tout doucement les yeux. David Guetta, Zara Larson, tc for you, c'est ce qui arrive dans un instant. En plus, c'est le bête de l'Euro 2016, hein et ouais, oui. le titre qui a cartonné évidemment. Et c'est ce qui arrive dans un instant. Avant ça, Coralie, on vous rappelle qu'on vous offre 5 places de ciné, 2 fois 5 places aujourd'hui. Oui, on vous envoie au cinéma. Donc, je ma de repartir avec vos 5 places de ciné. Envoyez dès maintenant ciné et vos coordonnées par SMS ou 682. C'est 1 euro par message. Ah, N'oubliez pas vos coordonnées, c'est super important. On en a besoin si vous voulez de tirer au sort. Et surtout, il y a plein de, plein de films super sympas et branchés à voir au ciné pour ouais, le moment. Ouais, dont le radin parce que euh... ah ouais, notre coup de cœur, je pense <rire> qu'on va aller le voir. On pour aller le voir. Moi et, aussi. Euh, on devait, je crois qu'on devait aller au cinéma cette semaine-là, mais c'était pas possible. Donc là, j'attends juste pour aller le voir. J'en parle tout le temps. Mais c'est le 23 septembre. Je pense que la sortie, c'est pas, pour... pas encore maintenant. Ça ah. va seulement sortir début septembre. Sérieux Ouais, je pense. Ah mince Tu vas briser mon cœur. À vérifier. Je vais vérifier à l'instant. <rire> c'est la magie du direct. On va voir les radins. Hop. De. Avec Danny Boon. Avec Danny Boon, effectivement. Ah non, ça doit sortir pendant les vacances. On peut pas sortir en septembre, quand même. Danny Boon, eh bien. Mmh, c'est une bonne question, je ne trouve pas encore l'info <rire> Mais on va regarder pour après pour savoir effectivement quand sort ce film qui a l'air franchement, franchement, franchement sympa. Date de sortie, c'est le 28 septembre. Ah, bah donc, je vais garder. Eh ben moi, je vais, je vais, si jamais j'ai des places. Oui. Je vais les garder je vais attendre ce jour-là pour aller, pour aller voir le film. Ah, bah ça peut être sympa justement parce qu'en plus, les places qu'on vous offre, elles sont dispo pour toute la Belgique. Ah, et ben voilà, justement, c'est parfait. Je pourrais aller dans mon cinéma près de chez moi, dans mon patelin, après euh, de Warem. Et donc, c'est <rire> ciné, info, information complète et coordonnée au 63-22 pour. Un heureux message en retrouvant toutes les infos dès maintenant sur funradio.be Merci de vous rêver avec nous les amis, on parle des caprices d'enfants aujourd'hui, on va prendre vous, on va vous appeler dans quelques instants pour passer à l'antenne avec nous Juste avant c'est David Guetta et Tiswans One's For You sur Fun 6h43, welcome C'est votre début de journée avec nous sur Fun Radio 6h48 avec dans quelques secondes Iman et Don't Be So Shy côté Sundance Floor. Et c'est juste après ça. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est trafic sur Fun Radio. Et que se passe-t-il ce matin à Bruxelles et en Wallonie à 6h48 sur nos routes Notamment, le trafic perturbé dans la capitale, vitesse moyenne limitée à 20 kmh 3, km heure sur 3,4 km. C'est sur la N10 de Lyre vers Anvers, entre Boukout et Antwerp Vous perdez actuellement 7 minutes sur votre temps de trajet. Le trafic est également perturbé sur 6 km sur la N173 de Contich vers Berkem. Vous perdez de 5 à 7 minutes de, vitesse, de temps de trajet. Pardon. Et puis il y a également un accident sur la E429. 8 de Bruxelles vers et à Lambeck. les deux voies de circulation sont bloquées. Et puis si vous ce matin vous êtes témoin d'un accident, d'un ralentissement, faites-nous le nous savoir par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission Coralie, on appelle ça la fun solidarité, c'est super important. Oui tout à fait, donc contactez-nous sur la page Summer Fun, jamais vous croisez un problème sur la route et on vous informera de tout ça. On informera la fun family, c'est ça aussi, la fun solidarité, c'est important et c'est super mignon. Ce matin Coralie, on parle des caprices d'enfants, on se ah. rappelle tous des caprices qu'on a fait <rire> ce matin, on a quelques petites réactions qu'on va lire dans un instant sur la page Facebook de l'émission à part ça moi je me rappelle hein, quand euh, j'avais pas ce que je voulais quand j'étais petit même s'il était un enfant sage j'adorais crier partout d'ailleurs ma marraine que je salue elle avait une sale manie, ses gosses une fois qu'elle faisait ça elle baissait le pantalon et hop méga oh, fessée qu'on soit dans un magasin au restaurant dans la rue chez elle hop elle y allait n'importe où n'importe où je me rappellerai toujours de cette image choc Je suis en grande surface avec elle Et tout d'un coup euh, sa fille euh, qui est Annelise Qui était ma, non, ma cousine, je sais pas trop quoi euh, <rire> euh, Voilà, de ma famille quoi <rire> bref. On était là, et puis tout d'un coup elle veut un chocolat Et elle dit « Maman, je veux un chocolat » avec un petit accent néerlandais Et là elle lui dit « Non Annelise » Et elle insiste à se mais à pleurer oh, « Mamma mia !» Mais elle lui baisse sa culotte, son truc Pam pam pam hop tout oh d'un coup c'était vraiment horrible alors vous avez peut-être des petits caprices ou vous êtes parent et vous réagissez aux caprices de votre enfant et bien venez en parler avec nous ce matin toi Coralie on peut le dire si on nous compare tous les deux tu étais l'enfant gâté qui criait pour un rien ouais. et moi j'étais l'enfant sage qui de temps en temps avait une petite larme pour faire genre dites je pleure offrez moi quelque chose d'ailleurs c'est une technique que je peux vous conseiller encore ce matin même à 20 ans un petit coup de pleur et hop ça fonctionne hein, quand ouais, tu as besoin vrai, de quelque chose c'était en dash d'argent il y a quelques jours là comme ça mes parents en vacances, téléphone, hop, Débrouille-toi, débrouille-toi Hop, il me raccroche Puis je rappelle une deuxième fois Je fais Oh mais j'y arriverai pas Hop Virement et c'est fait Donc voilà, vraiment C'est quelque chose Qu'on peut vous conseiller ce matin C'est la petite larme Pour vous convaincre T'exagères. Mais quand il faut, il faut On appelle ça la loi de la nature Vous avez envie de Eh bien, partager avec nous Vos petits, vos petits, comme ça, vos petits conseils Pour réussir à, à, à Assouvir tous vos caprices Ça se passe par SMS 3044 Où il y a la page Facebook De l'émission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 She's Miss California, It's part of me who wants to lay, housing by the water. Save the yard across the bay, Drive to Mary Hollywood's a favorite scene, she loves to be surrounded. The superstar they know her name. Come on, elle m'attire, mais je résiste. Loin, je dois I'm in of California. Mm -hmm. It's not a thing who wants to lay. House on by the water. Say the yard across the beach. Drive to Mary Nello. Hollywood's favorite scene. They love to be surrounded. Superstar, they know the name. J'ai fait le pas, je comprends mieux pourquoi. She's Miss California, c'est trop pour moi. Je crois, je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas. C'est du son dance floor Et de la bonne humeur Tout l'été sur Phone Radio Take a breath Rest your head Close your eyes You are right Just lay down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 Silence, je me blesse et je recommande.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 de cette pandémie de sédentarisation. Elle fait partie d'une série d'articles publiés par le journal médical à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques à Rio le 5 août prochain. Le coût réel pourrait être encore plus élevé, avertissant les auteurs car leur évaluation inclut uniquement les cinq grandes maladies associées à l'inactivité physique, telles la maladie coronarienne, l'AVC, le diabète de type 2, ce qui représente le plus fréquent, le cancer du sein ou encore le cancer du côlon. Les montants ont été calculés en dollars internationaux, l'équivalent de ce qu'un dollar américain permettrait d'acheter aux états unis sur l'année considérée. La sédentarité est assez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 et stations de radio, 3 agences de presse 45 journaux et 16 chaînes de télévision sont concernées par cette mesure en outre, 23 stations de radio, 15 magazines et 29 maisons d'édition ont été fermées aucune liste de médias actuellement n'a été confirmée ou concernée, n'a été fournie, mais selon la chaîne de télévision privée CNN Turc, il s'agit essentiellement de médias de province, mais aussi de certains médias diffusion ou audience nationale l'agence de presse Sian fait partie de ceux-ci aux côtés de la télévision procure de IMC TV et du quotidien d'opposition saraf Le quotidien Zaman et sa version anglaise « Today Zaman » ont également été fermés. Ankara accusait ainsi l'ex-imam exilé aux états unis d'avoir ourdi le complot qui a fait vaciller le pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan, ce qu'il a démenti fortement, évidemment. Fun Radio Sport, Benito Raman s'est engagé pour 4 ans au standard. en belge de 21 ans vient de la Gantoise qu'il avait prêté à Saint-Tron lors de la seconde moitié de la saison dernière. Produit de l'école des jeunes gantois, Benito Raman avait été prêté dans le passé à Berscott et à Courtrai avant de revenir à Gand en 2014 en compagnie de l'entraîneur Ayn Van champion de Belgique en 2015 avec les Buffalo. Roman avait connu une saison 2015-2016 plutôt compliquée, peu utilisée. Il avait en outre été suspendu en janvier dernier après son dérapage verbal à la rencontre des supporters brugeois. Il a ensuite terminé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 Et dans quelques instants, ça va être unique et mercy, ou alors ou encore Lost Frequencies avec Are You With Me? Mais juste avant ça, qu'est-ce que tu nous réserves côté météo, Anto? Eh bien, Coralie, la matinée sera assez nuageuse, avec quelques averses et de rares éclaircies. Celles-ci tenteront toutefois encore de percer dans le cours de l'après-midi depuis l'ouest du pays. Les maxima atteindront 18 à 23 degrés. Demain, le ciel sera nuageux, voire très nuageux, avec quelques pluies ou ondées par endroits. En fin d'après-midi, le temps deviendra toutefois généralement sec sur l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Haute-Fagne et 22 degrés dans le centre du pays. Summer fun.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 La journée démarre ensemble sur Fun Radio 7 h 7 Avec donc quelques secondes Lost Frequency, ça c'est bon ça, c'est du 100% beige Ainsi que Unique et elle Le temps pour nous de vous souhaiter la bienvenue Bon réveil, merci d'être avec nous sur Fun Radio Et Coralie, je pense que la journée démarre plutôt bien Oui, tout à fait, elle a très bien démarré ah Ben oui, écoute, avec le sourire Et Samy nous a rejoint, salut, salut, salut, salut comment ça tous. va Écoute, ça va, je bien très, très bien envie. <rire> Oui parce que le petit il dort une heure plus que nous hein. Et ouais C'est a de la chance C'est ça Alors aujourd'hui tu vas parler de bons plans avec nous Est-ce que tu as déjà un petit indice pour nous donner Oui je vais vous parler des vacances et euh, comment partir moins cher Comment partir voilà. moins cher ça ah, peut être sympa Puisque ça, certains travaillent le mois de juillet peut-être Et puis se réservent pour le mois d'août Et eh bien si vous ne savez pas encore partir ou comment faire Et eh bien on va vous expliquer tout ça dans quelques minutes Ce sera aux alentours de 8h20 On va également, Coralie aujourd'hui, eh bien jouer au slam fun Ça sera euh, tout ah, à l'heure Le principe très simple Une définition à vous de retrouver le mot Et puis on va également fêter votre anniversaire Comment ça se passe Eh bien, je vous suis d'envoyer anniversaire par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Ou encore sur la page Facebook Summer Fun. Et puis, on vous appelle tout à l'heure pour fêter tout ça. Ça peut être sympa, on fait son anniversaire en direct à la radio. Je trouve ça, plutôt frais, c'est souriant. Et c'est ce qui arrive juste après. Unique et merci, 7h08, bon réveil. Vous êtes sur fun, les amis. <musique> Mówi, mówi, mówi, mówi Chyka, i am, you one see, one see, one see Only he can make me, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Fire, bang, bang, dans le cœur des heures J'ai quand tu lis entre mes lignes Pas que tu touches, mais que tu m'imagines Just la larm, entre toutes tes belles paroles Je les ai mis tous sur le bas-côté I want to make me dream oh, oh, oh, oh, oh, oh. My Lord, have mercy, mercy, mercy The money, them, and I party, party, party The all of them sexy, sexy, sexy Watch them just yes, to follow me, follow me, follow me Have mercy, mercy, mercy Man of them, no, move me, move me, move me Shy guy, get me, one-two, one-two, one-two The only he can make me, ready I am ready I am ready Sur tous ces beaux par -là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles Ce qui casse tous mes talons aiguilles Et, et je m'en veux Non personne m'impressionne Même si tu regard des habits Même si tu sais viser dans le milieu Parler, parler ta beau parler, parler Je vois des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver oh.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 You can make me Fun Radio Fun Radio Fun Radio son Dance Floor I wanna dance by water the Mexican sky Drink some margaritas Watch me on blue lights Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me? The Mexican sky Drink some margaritas by some blue lights Listen to the mariachi Play at midnight Are you with me? Are you with me? Are with me? me? I the Listen Are you with me? Ah c'est bon, c'est 7h13. Merci d'être votre radio. Hostile, feel c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous, Coralie, de rappeler qu'on a un super cadeau pour les auditeurs toute la semaine. Et oui, toute cette semaine, vous pouvez remporter vos 5 places de cinéma. On fera deux tirages au sort dans l'émission. Donc, Vous pouvez repartir avec vos 5 entrées, envoyez dès maintenant ciné par SMS au 6322 avec vos coordonnées. C'est super important et c'est un euro par message. Et puis on vous appelle tout à l'heure. Aujourd'hui, comme chaque jour, on va écouter Fabien Fayage. Qui sait Ah, j'adore. Ah bah oui, Fabien Fayage, on l'adore en plus. Bah évidemment, compte. je kiffe ce gars. Ah ouais, il est vraiment cool. Eh ben <rire> Le principe, c'est que ben il décroche son téléphone et puis il appelle des gens qu'il connaît pas spécialement, comme ça, pour déconner. Aujourd'hui, on parle de Bouygues Télécom. Tu connais euh, Oui, je connais. C'est un peu un opérateur de téléphonie mobile, si on ouais. veut, euh, en France. Et bien, justement, aujourd'hui, ça va être très drôle. On va parler de ça. On écoute. Fabien Feillèche. Allô Bonjour, euh, c'est Fabien Feillèche, euh, conseiller chez Bouygues Télécom. Je vous appelle parce qu'on m'a signalé un souci de réseau. Qu'est-ce qui se passe, en fait Ça fait dix fois que j'explique à tous vos collègues que j'ai déménagé dans la campagne, dans un bled, où je ne capte pas, où il n'y a pas de réseau Bouygues. Et pourquoi vous avez déménagé Attends, attends j'ai pas pourquoi vous avez déménagé, alors que vous captez plus Non, alors je n'ai pas à répondre à cette question. Mais pourquoi vous avez déménagé Mais parce que je t'emmerde, connard Fabien, fais Fabien, fais yes. C'est Fabien fait yes. la la première seule, <rire> Ça promet encore un bon moment de rire, En tout cas avec notre ami Fabien Fayech Vous aussi vous avez déjà eu comme ça des, des gens relous Qui vous appellent toute la journée pour euh, vous emmerder Ou encore simplement pour vous poser plein de questions Samy on parle aujourd'hui des caprices d'enfant, Rien à voir avec euh, l'emmerdement Quoique, quoi est-ce que toi tu as des caprices Alors que tu étais petit ou encore maintenant euh, que tu fais à tes parents euh, Non plus maintenant Mais quand j'étais petit je mangeais pas mes collations voilà. Je mangeais pas tes collations T'as 4h ouais. de 10h, 16h Non et ça. je les jeté à la poubelle euh, Honteux. de ma classe C'était vraiment du gaspillage ah, non. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais alors tu criais, tu pleurais, tu engueulais tes parents Euh non, je faisais rien, je faisais vraiment en, en furte quoi. <rire> Tranquillou, <rire> je mets à la poubelle et on y va. Et <rire> je faisais un peu pareil. Ah ouais je ouais, voulais pas manger mes tartines et je voulais aller au. manger. Ah oui, <rire> moi, aussi, là, moi aussi je faisais ça. Et le matin balance. je dis, me donne pas de tartines, t'inquiète. Mais et puis finalement, bah, je les offrais soit à quelqu'un qui n'avait pas à manger, soit je les mettais à la poubelle. Mais le plus souvent, c'était à la poubelle quand même, hein. <rire> On a tous été enfants, en tout cas, vous avez envie de réagir avec nous, c'est très simple. Ça se passe par SMS 3044. Voici Boosty, 7h15, sur fun. dans un coin de mon appartement. Je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool. Je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres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 Et 7h17 sur Fun Radio, et Rise Traffic qui trappe bientôt en interview exclusive sur la page Facebook de Fun Radio. Bah elle arrive, côté Sonet Sport dans la suite, avec Pan Pan. Et c'est juste après ça. Info, scoop, people, media, c'est le Club buzz sur Fun Radio. Et ce matin, un club buzz tout à fait insolite, Coralie, parce qu'on sait que les femmes sont capables de tout, et encore un, un, un très bel exemple ici. Et oui, parce qu'une femme a voulu empêcher de son mari de prendre l'avion, et pour ça, elle a. Elle a fait une fausse alerte à la bombe. C'est pas vrai. Quand même, tu vois. Elle a déclenché le dispositif de sécurité juste pour que son mari se casse pas. Exactement, donc son mari oh. se trouvait à Genève, donc est il, il, il devait prendre l'avion à l'aéroport de Genève ouais. mercredi. Donc hier soir. Et euh, elle, est, elle était à Annecy. Elle a appelé en fait la douane et pour euh, la douane de Genève pour euh, dire oui, une personne euh, munie d'une bombe va se rendre mercredi dans votre aéroport. Donc ah faites ouais. attention. Et elle a fait ça mardi pour que son mari évidemment ne prenne pas l'avion. Donc en fait, elle voulait pas qu'il se casse parce que peut-être qu'il la quittait simplement, mais c'est dingue. <rire> elle, elle, voulait... <rire> elle est folle. Quoi. Elle voulait pas qu'il revienne surtout. <rire> <rire> Vu comme ça, mais je pense que c'est elle qui aura le plus de problèmes dans cette histoire parce que tu imagines. Ah elle a déclenché ah une ouais, fausse payer, alerte, hein. surtout dans euh, tous les problèmes qu'on a maintenant et dans euh, bah, évidemment les, les temps un peu difficiles qu'on vit pour le moment, je pense qu'elle va douiller la bonne femme hein, donc, probablement euh, c'est pas, pas très intelligent, si vous voulez retenir votre mari ou votre femme dites lui des, simplement je t'aime, c'est peut-être plus facile que déclencher <rire> une alerte à la bombe c'est dit ça, je dis rien, c'est mon petit conseil du matin en tout cas, on <rire> a quelques réactions peut-être Coralie concernant le sujet du jour les caprices d'enfants. Oui, on a un message d'Eric qui nous dit Mon petit Léo n'arrête pas de faire des caprices dans les magasins pour que je lui achète des, des, des biscuits. Et je refuse à chaque fois, du coup, il se couche et il se roule partout par terre. Ah, j'adore oh, J'adore voir les enfants qui font ça. Bon, le faire à moi ou le mien, je le bute, ça c'est clair et certain. <rire> Mais quand tu vois un enfant là comme ça qui est dans le magasin, tout beau, tout propre, tout gentil, et puis tout d'un coup la mère dit Non, Joachim Non Jean Léonard Charles tu ne prendras pas ton <rire> petit biscuit Et là le gamin à terre en train de crier tout rouge J'en ai vu un une fois c'était euh, Après chez moi dans le Le gars il a fait tomber tout ce qu'il y avait sur les étagères autour de lui parce ah, qu'il n'avait qu pas son oh biscuit la, la. la mère méga géniale Ça savait plus où se je mettre Maintenant est-ce que vous avez des trucs un peu plus réalistes Bon ça c'est l'extrême de l'extrême évidemment Les caprices d'enfant ça peut simplement être euh, moi j'avais envie d'un objet par exemple On va en parler juste avant les caprices c'est aussi bah, pas spécialement dire notre réaction C'est peut-être aussi simplement dire bah, voilà moi quand j'étais petit je voulais telle telle telle chose des Barbie oh, des ouais. Pokémon Et des habits, voilà, qu'importe Toi quand est-ce qu'il y avait une chose lorsque tu étais petite Que tu voulais et que tu n'as jamais eu Ouais, moi je voulais faire du foot <rire> Mes parents ne m'ont jamais laissé faire de Pourquoi foot oh. C'est un sport de garçon, tu ne fais pas de foot Alors Pourtant, il, y a... une fois, ils m'ont fait croire genre, Ils m'ont emmené dans un, dans un, <rire> dans un truc euh, Ils m'ont emmené bah, prendre un cours de foot En fait, ouais. ils voulaient m'inscrire euh, Moi toute heureuse, je fais mon petit cours J'étais super heureuse Et mon père qui revient Ah bah non, en fait, tu n'iras pas Oh, C'était horrible! Donc il offre le truc puis il le reprend. C'était horrible! <rire> ah oui, totalement! Vous avez, vous, un petit caprice comme ça, vous n'avez jamais assouvi, vous avez pourtant essayé, essayé, essayé, vous n'avez jamais assouvi ça. Et bien, on en parle à ce matin: 30-44 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page de l'émission. Dans un instant, c'est Rice Treffy, Orphan, 7h20. Welcome! Are you ready? ready?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 Take on the world alone the One shot that you fire at the sky Hoping someone else can see it Just a sign that you're not at the jusqu'à 9h c'est Summer Fun sur Fun Radio tie it in the golden light Those days are gone, and I'm dancing on, in the summer sun, I just wanna feel your love. 29, merci de vous réveiller sur fun. Ah quel bonheur de démarrer la journée ensemble, Coralie, c'est génial oui. On réveille la Belgique <rire> jusqu'à 9h avec Face et Afrojack dans un instant. Le temps pour nous de vous dire qu'on a des cadeaux à vous offrir, une place pour la descente de la laisse et surtout eh bien un cadeau surprise en jouant au slam fun. C'est un nouveau jeu qu'on a lancé. Franchement moi yes. je trouve ça assez sympa. Comment ça se passe Je l'adore, en fait tu nous donnes une définition ou une personne de l'équipe nous donne une définition, et il faut retrouver le mot. Et voilà, c'est juste ça, c'est super C'est <rire> juste super ça, super mais drôle, pourtant, ça fait fonctionner ton intellect. Ah ouais. C'est super sympa. Et en plus, et c'est vrai, on embrasse Cyril Ferraud d'ailleurs, qui est l'animateur de Slam sur France 3. Il est beau, très il est grand. Très talentueux, <rire> surtout. Coralie y Soulignant, c'est très avant de talent. <rire> avant cela, en tout cas, le Slam Fun <rire> sera tout à l'heure. Là, vous avez envie de jouer, vous avez envie de vous inscrire pour venir et eh bien participer à tout cela. Vous envoyez dès maintenant un petit SMS jeu au 3044 pour 50 centimes le SMS. Ben. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livrez demain chez vous C'est possible sur vandenborg.be Vandenborg, la confiance. 7h30, sur Fan Radio Compte, tout est le meilleur On s'informe avec Jean-François Servet, salut Jeff euh, Bonjour Antoine, bonjour à tous L'organisation euh, Djihadiste Etat Islamique a diffusé la vidéo Montrant la déclaration d'allégeance des deux assassins D'un prêtre dans son église de saint étienne du rouvray Alors que les responsables religieux et politiques Affichent leur unité face au risque de division en France Une messe d'hommage rassemblée hier en fin de journée Environ 1500 personnes sous haute sécurité à la cathédrale Notre-Dame de Paris Cœur du catholicisme français en présence euh, de François Hollande De responsables politiques, religieux et de nombreux anonymes l'égorgement du père Jacques Hamel, âgé de 86 ans, dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvroy, euh, près de Rouen, a traumatisé les Français, en particulier les catholiques. Un paroissien de 86 ans également était grivement blessé à Saint-Étienne-du-Rouvray après la levée du périmètre de sécurité mercredi en début de soirée. Euh, fidèles et habitants portant euh, des fleurs et des bougies se sont rendus sur le parvis de l'église pour rendre hommage au prêtres. Une marche blanche prévue aujourd'hui a été remplacée euh, pour des raisons de sécurité par un rassemblement au stade municipal. Au niveau de l'enquête, après avoir identifié un premier assaillant, Adèle Kermich, français de 19 ans. Les enquêteurs cherchaient toujours hier à identifier formellement le second et privilégier une piste, celle menant à un nommé Abdel Malik, un autre jeune de 19 ans, né dans les Vosges, vivant en Savoie, dont ils ont trouvé la carte d'identité lors d'une perquisition. Aux États-Unis, Barack Obama a exhorté hier à Philadelphie l'Amérique à porter Hillary Clinton à la Maison-Blanche, jugeant que le sens même de la démocratie était en jeu lors de l'élection présidentielle de novembre, dénonçant le véritable danger que représente à ses yeux Donald Trump. Le président des États-Unis a loué sous les applaudissements à tout rompre, La solide expérience de son ancienne secrétaire d'État. Je peux dire en toute confiance que jamais un homme ou une femme n'a été aussi qualifié qu'Hillary Clinton pour la présidence des États-Unis, alors c'est le 44e président des États-Unis qui quittera le pouvoir dans six mois. Un mot pour vous dire que le groupe informatique américain Apple a vendu plus d'un milliard d'iPhones, tous modèles confondus, depuis le lancement en 2007 de ce smartphone qui reste aujourd'hui encore son appareil vedette. L'iPhone a représenté ces dernières années la plus grosse partie du chiffre d'affaires et des bénéfices de la marque à la pomme. Seul petit bémol, depuis deux trimestres, les ventes de l'appareil sont en baisse, jamais vues depuis son lancement, et elles entraînent avec elles les performances financières du groupe. Sur les trois mois achevés fin juin, les Apple a écoulé un peu plus de 40 millions d'iPhones, soit 15% de moins qu'un an plus tôt. Son bénéfice net a plongé de 20. Et son chiffre d'affaires de 15%. Un tout élément pour dire que la croissance de Facebook n'a montré aucun signe d'essoufflement au deuxième trimestre où le bénéfice net du groupe américain a presque triplé, son audience et ses recettes continuant d'augmenter. Le premier réseau social mondial qui publiait ses résultats hier a fait état de 1,71 milliard d'utilisateurs à la fin du mois de juin contre 1,65 milliard trois mois plus tôt. Et leur intérêt ne semble pas s'éteindre puisque 7 personnes sur 10 se connectent au réseau tous les jours, un taux stable comparé au trimestre précédent. Ces résultats tranchent avec ceux de réseau concurrent Twitter qui avait encore dévoilé mardi une perte nette de 107 millions de dollars et une croissance jugée décevante au deuxième trimestre. Fun. Fun Radio. Dans un instant, côté Sondance Floor, c'est Benny Benassi et Chris Bourne, on en aura aussi Mystique. Juste avant, Jean-François, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette fin de semaine Eh bien, une matinée assez nuageuse avec quelques averses et de rares éclaircies. Celles-ci tenteront encore de percer au cours de l'après-midi depuis l'ouest. Les maxima de température atteindront 18 à 23 degrés. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 8h. Et tout de suite, c'est la Sondance Floor dans le Summer Fun avec Face et un Fun. Le radio. Le... Les soldes XXL, la qualité et le service Krefel, vite Plus que quelques jours pour en profiter. Creffel. Les meilleurs prix, service prix. your face, me a story. You don't have to be alone. A lot to see smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when gone. Do you think can you live like you want? You're just looking for a little sign of love I said Hey! Would you come with me? I say, Hey, hey Hey, hey Hey! Would you stay with me? I say, Hey, hey Hey, hey I said vacances, vacances. La, plage, la plage, le soleil, le soleil. et Fun Radio. matinée se termine ou commence ensemble 7h41 Benham... je, ce titre, je pense que à chaque fois je n'y arriverai pas il y a trop de N trop de B Benny Benassi Chris Brown c'est ce qui arrive dans un instant Le temps pour nous, Coralie, bah évidemment de parler de Fabien Fayèche, on ah. adore ce gars, Ah ouais. on peut appeler ça un humo comédien humoriste si on veut, oh, bah oui, qui en fait bon. simplement décroche son téléphone une fois par semaine et vous appelle chez vous, des inconnus, voilà, il a envie de vous emmerder un petit peu mais toujours avec le sourire, ah. nous on adore ça, on a décidé cet été bien de rediffuser ses meilleurs moments, notamment ici avec l'agence Bouygues, si on le compare chez nous, c'est donc une agence de téléphonie mobile comme Proximus par exemple ou Mobistar pour tous les citer, et bien justement cette fois-ci il va essayer d'avoir quelques petites infos avec le sourire auprès d'une utilisatrice de Bouygues et vous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 le droit de déménager. Oui, mais pourquoi vous avez... Aimé... la campagne ça, je... Non, attends, j'ai pas... Pourquoi vous avez déménagé, alors que vous captez plus Non, alors, je n'ai pas à répondre à cette question. Je veux parler à quelqu'un de compétent. Je mais, veux parler mais... juste de réseau, de téléphone. Je ne veux pas parler de déménagement. Oui, mais je suis, Moi, je, je suis compétent, madame. Là-dessus, il n'y a pas de... Ah, avec... bah vous cachez bien. Vous cachez très bien votre jeu, là. Non, mais je suis... Allô Oui, allô, euh, c'est encore Fabien ah Fayèche? Non, je... non, non, non, Je, si, si, je peux. Non, je dis que je ne voulais plus vous parler, ça suffit, là, c'est du harcèlement. Juste, là, vous captez, là. Mais justement, pour pouvoir appeler, pour pouvoir recevoir des appels, je suis obligée d'aller ailleurs. Ah, donc là, vous êtes pas chez vous? Je ne suis pas chez moi. Bah, vous êtes où? Mais ça vous regarde, mais c'est pas possible, mais. Non, mais là, vous captez. Non, mais. Je, me... je... je capte parce que je ne suis pas chez moi, c'est chez moi que je ne capte pas. D'accord. Et vous, vous captez vraiment, mais rien du tout, quoi, ça, c'est sûr. Bah, en tout cas, moi, je vous entends nickel, hein. Allo ah, Oui, bon alors, ma question c'est où est le problème C'est une blague, où est le problème Oui Ça fait 4 mois que je ne capte pas parce que vous n'avez pas de couverture réseau là-bas Mais, bah alors, pourquoi vous avez déménagé Non, vous allez pas recommencer, mais putain, mais j'ai déménagé, j'ai le droit de déménager, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre Mais, mais, il est, il est complètement taré ce mec Non mais, si vous captez pas, ça me regarde Putain, mais il me saoule Allo Allo, oui, c'est encore euh, Fabien Fayèche Non, Favien, non, Favèche. non, si, non, si, non, non, bon. non, ta gueule, tu te tais, tu te tais je veux peux plus t'entendre. Si, si, juste une, juste une dernière. Quoi Mais pourquoi vous avez déménagé C'est parce que je t'emmerde, connard Fabien, fais yesh yes. Fabien, fais yesh yes. Putain, mais il me faut En tout cas, elle est autoritaire, madame, <rire> la madame. C'est très très drôle. C'est vrai que des gens comme ça qui nous appellent pour nous vendre des pubs ou encore oh euh, ouais. pour pouvoir soi-disant régler un problème, on en a tous les jours. Ah ouais, oh ouais mais cinq suffisant. fois d'affilée, ça doit vraiment commencer à. Mais je pense, et... pense et... qu'en voilà. fait, il doit appeler même une vingtaine de fois. À toute... <rire> je pense qu'il doit prendre une journée pour appeler les gens. Et tellement ça les énerve, bah, on a un résultat aussi exceptionnel que celui <rire> qu'on vient d'avoir. Fabien Feuillage qui revient évidemment demain. On appelle là en l'une d'entre vous dans quelques secondes pour fêter votre anniversaire. Comment ça se passe, Coralie Il vous suffit d'envoyer anniversaire par SMS au 3044 ou alors sur le Facebook ce matin. Super fun Et ça arrive Juste après Benny Benassi Et Chris Bond Avec Paradise sur Fun yeah. If I could go back To the stars I'd do it again Yeah I'd live like never before 7h46, Sorfun Radio, merci de démarrer la journée avec nous. Dans quelques secondes, on appelle l'anniversaire du jour. Juste après, c'est Drake et One Dance Sorfun. Eh, hey, c'est bon ça! On a eu des petits SMS justement en Coralie pour bah, nous demander d'appeler l'anniversaire de Philippe. Aujourd'hui, ouais. Philippe qui en plus. Et bien, Philippe, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui travaille avec nous ici oui, chez Fun Radio, c'est le, le responsable de la communication de chez Fun. Il fait tout, Philippe, en fait, c'est l'homme à tout faire. On va l'appeler en direct justement pour lui souhaiter un bon anniversaire. Quel âge Il est à 53, c'est ça 54. 54 ans. Oui, aujourd'hui. Et bien, on va voir justement si Philippe est déjà réveillé à cette heure-ci. Normalement, bon. Oui, il commence oui. sa journée à 8h, il devrait être réveillé. Philippe de Mézer. Ajoutez-le sur Facebook, des cadeaux, tu... Oui, bonjour Philippe, ici la société de joyeux anniversaire. Comment allez-vous Mais écoutez, nous allons bien. <rire> Philippe, très bonne nouvelle pour toi ce matin. On voulait te souhaiter un très joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire. Oui, joyeux. 54 ans, mon Philippe, ça se fêtait. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Et tu te doutais qu'on allait t'appeler ce matin. C'est super gentil Eh bien, Philippe, on a du cadeau pour toi également. On ne va pas t'ennuyer aujourd'hui. Mais ouais, je trouve que c'est un cadeau gratuit qui va te faire plaisir. Et puis, euh, évidemment, bah, on te retrouve tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Ça va, merci beaucoup. Et qu qu'est-ce qu que tu vas faire Alors dis-nous en quelques secondes, qu'est-ce que tu vas faire pour fêter cette journée anniversaire Euh, D'abord, un drink avec les collègues, ce le midi. Génial! Oui, oui, oui, tout à fait. Et euh, bosser quand même un peu, parce que après, ce seront euh, des vacances bien méritées. Ah oui, c'est vrai, <rire> la semaine prochaine, Philippe, il part en vacances. Non! C'est bien, tous les oui. matins, on l'appellera pour qu'il nous explique un peu ce qui se passe. Oh. <rire> c'est oui. <rire> Merci Philippe, je te fais des bisous, à tout à l'heure. Oui. Bisous, à bientôt. Vous avez envie de fêter aussi votre anniversaire, c'est très simple, vous envoyez un petit SMS au 3044 et Coralie, on vient d'avoir, en préparant justement cet insert téléphonique, et un deuxième SMS pour appeler oui. Sébastien, je Exactement. pense. Exactement. Et Sébastien qui habite ici à Bruxelles et qui fête eh bien, son anniversaire aujourd'hui On va l'appeler en direct également Sébastien ce matin Sébastien qui travaille également dans le monde des médias Si ah le ouais SMS est correct du moins C'est euh, apparemment euh, un certain Jocelyn qui a envoyé le SMS Et bien on va voir pour fêter un bon anniversaire à notre ami eh bien, Sébastien Sébastien qui j'espère va décrocher ce matin Il fait dodo Ah il y a des chances qu'il fasse <rire> dodo Il fête ses 36 ans Sébastien aujourd'hui Attention Bienvenue Sébastien, sur oh, on va lui laisser ai, un ai, message. Ai. Ceci est la messagerie vocale de Sébastien Brigitte. Bonjour Brune. Sébastien. <rire> Veuillez laisser un message après, après le signal sonore. Merci de votre appel. Salut Sébastien, j'imagine que tu as peut-être travaillé tard, mais en tous les cas, nous ce matin à 7h48, on avait envie de te souhaiter sur Fun Radio un très joyeux anniversaire. Ouais, un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Il fallait évidemment qu'on t'appelle pour fêter tout cela ah, en ce ah, jeu de vie 28. g J'espère que tu y passeras une excellente journée, que tu t'amuseras. Et puis, c'est Jocelyn qui nous a envoyé un petit SMS pour te souhaiter tout ça. Et bien voilà, Sébastien, on te fait des gros bisous et à très bientôt à l'écoute de Fun. Vous avez envie vous aussi bah, de fêter un anniversaire. On rappellera et eh bien tout à l'heure, peut-être, si on a des messages Coralie ou encore euh, bah, demain. Comment ça se passe si d'ailleurs, on veut euh, souhaiter son anniversaire C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez à Nive par SMS au 3044 50 de centimes euros par SMS. Radio. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale et devancé Neil Armstrong, oh, Tintin est de retour à Bruxelles avec la Stib. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la Stib.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 Sad z ołów, roli na ołów, a sad so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 Down. I'll take it slow, make you lose control. I go, I powers taking a hold on me. I need a one dance, got a NSC in my hand. One more time for I go, Higher powers taking a hold. qu'est-ce que j'adore ce titre! 7h55, Jennifer Lopez and your mama, c'est ce qui arrive dans la suite? Et c'est juste après ça. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est trafic sur Fun Radio. Et que se passe-t-il ce matin, Jean-François, à 7h55, partout à Bruxelles et en Wallonie Eh bien, un accident sur la E429 dans le sens bruxelles vers Tournai, à hauteur de l'MBI, qu'on nous signale également. De l'huile sur la route et donc un sol glissant à hauteur de l'échangeur de dos sous sur la E411. Restez prudents, évidemment, si vous partez en vacances ou vous êtes en, en direction du boulot, vous apercevez un ralentissement, en accident, c'est très simple. Vous envoyez un petit SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission. Summer Fun pour qu'on puisse ben, nous aussi informer évidemment la fun family qui nous écoute ce matin. Dans un instant, Jennifer Lopez and Your Mama, ainsi que Rebelle et Sydney Houston avec Black Pearl sur Fun.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 Allons c'est le 44e président des États-Unis qui quittera le pouvoir dans six mois.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 Un paroissien de 86 ans a également été grièvement blessé à Saint-Étienne-du-Rouvray après la levée du périmètre de sécurité hier en début de soirée. Fidèles et habitants portant des fleurs et des bougies se sont rendus sur le parvis d'église pour rendre hommage aux prêtres. Une marche blanche prévue aujourd'hui a été remplacée pour des raisons de sécurité par un rassemblement au stade municipal. Au niveau de l'enquête, après avoir identifié un premier assaillant, Adèle Kermich, un français de 19 ans, les enquêteurs cherchaient toujours hier à identifier le second. Ils privilégient une piste, celle menant à un certain Abdel Malik, un autre jeune de 19 ans, né dans les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 une perte nette de 107 millions de dollars et une croissance jugée décevante au deuxième trimestre Un mot de sport pour conclure, pour vous dire que Benito Raman s'est engagé pour 4 ans au Standard de Liège. L'attaquant belge de 21 ans vient de la Gantoise, qu'il avait prêté à Saint-Tron lors de la seconde moitié de saison dernière. Produit de l'école des jeunes Gantoises, Benito Raman avait été prêté dans le passé au Berscott et à Courtrai avant de revenir à Gand en 2014 en compagnie de l'entraîneur Envan Azebrouk. Champion de Belgique en 2015 avec les Buffalo, Raman avait connu une saison 2015-2016 plus compliquée, peu utilisée. Il avait été en outre suspendu en janvier après son dérapage verbal à l'encontre des supporters brugeois. Il a ensuite terminé la saison à Saint-Tron, le Standard battu de 1. A part les FC Bruges samedi en Supercoupe, jour à son premier 28 de championnat et dimanche après-midi à Westerlo. Fun. Fun radio. Dans un instant, côté Sundance Floor, c'est Galentis et Nomonie qui arrivent. On sera à plaisir avec Mo, et Aloha juste avant, Jean-François. Qu'est-ce que tu nous prévois côté météo La matinée sera assez nuageuse avec quelques averses et de rares éclaircies. Celles-ci tenteront de percer au cours de l'après-midi depuis l'ouest. De les maxima atteindront 18 à 23 degrés. Demain, le ciel sera nuageux, voire très nuageux, avec quelques pluies et ondes par endroits. En fin d'après-midi, le temps deviendra toutefois un peu plus sec. Les maxima demain seront compris entre 18 degrés dans Haute-Fanny et 22 degrés dans le centre du pays. Merci, Jeff. Le prochain rendez-vous à 8h30 avec les infos tout de suite, c'est le Sundance Floor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 so far, hey, I know, I took care upon myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. so far Ça démarre 8h06, Arena Grande et Intoyu, c'est ce qui arrive côté Sundance Floor dans un instant. Et le temps pour nous, Coralie, de vous rappeler qu'on a des places de ciné à vous offrir toute la semaine. Ouais, on vous envoie au cinéma avec vos amis, on vous offre 5 places de cinéma. 5 places carrément Oui, en plus, deux fois sur l'émission, on va avoir un tirage au dans quelques minutes, donc c'est ouais. le moment de vous inscrire. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer ciné par SMS au 6322 avec vos coordonnées, c'est super important. Et c'est un euro par message pour aller voir tous les tous les films qui sont sortis récemment, qui vont sortir aussi. Ouais, parce parce qu'on a le Radin, par exemple, que nous oui. on, on a absolument envie d'aller voir en septembre. Oui, ou alors comme des bêtes que j'ai absolument envie d'aller <rire> voir euh, dans, dans quelques jours Ce qui sort le 3 août, je pense. <rire> ben on a, en tout cas, donc les films les plus branchés du moment, on s'en est allé voir à l'instant grâce à Fun Radio. Ciné, vos coordonnées complètes au 63 22 pour un nouveau message. On appelle l'un ou l'une d'entre vous dans quelques instants. Juste avant, on continue à parler des caprices aujourd'hui puisqu'on parle des caprices d'enfance. Toi, Samy, tu disais que tu avais un caprice. En particulier ouais moi le lundi en général je me roulais par terre pour pas aller à l'école et ça fonctionnait <rire> ouais ouais parfois ça fonctionnait je disais que j'avais mal au ventre Et du coup, euh, j'avais pas Voilà <rire> Quel sale gosse même Et hein. ouais Jean-François, ah ouais. notre journaliste Toi aussi, j'imagine qu'étant enfant Tu avais des, des petits caprices peut-être Que tu faisais à tes parents Mais moi, c'était euh, aussi lié à l'école Mais c'était lié euh, au cours de natation Quand j'étais ah petit, ouais, j'avais vraiment super ah, moi, peur de l'eau ah ouais. Et donc, euh, je trouvais toujours une excuse Ou quelque chose ainsi Il y a une fois, j'ai <rire> essayé trois fois En moins d'une demi-heure avant de partir à l'école De planquer <rire> mon maillot de bain et mon bonnet <rire> dans la, Pour vous dire d'arriver à, à l'école Et de dire que je l'avais pas aussi, Mais mes parents à chaque fois m'ont dit non tu vas la Alors c'était pareil chez moi. Est-ce que maintenant il y a un caprice que tu n'as pas pu assouvir étant enfant, euh, quelque chose que tu n'as jamais reçu ou que tu as toujours voulu Non parce que je t'avoue Je vais avouer sincèrement que mes, mes parents ont pas des super gros moyens mais ils ont toujours Fait euh, tout ce qu'il fallait pour que je sois heureux Donc euh, j'ai pas de soucis à ce oh, niveau là oh, C'est mignon Cora, est-ce qu'il y a un truc que toi tu as toujours voulu et que tu n'as jamais reçu Non moi enfin non Par contre j'ai une année de te raconter qui est y assez drôle aussi À propos d'un caprice mon petit frère venait de naître oui. donc, euh, Et ma, ma maman m'avait dit Ouais bah quand il va naître je vais t'amener un cadeau Sauf que moi j'arrive à la maternité voir mon petit frère après les cours Et j'avais pas de cadeau oh. et du, et as coup, dégoûté. Euh, du coup je t'ai dégoûté Je qu'une petite crise et euh, ma maman dit à mon papa bah écoute va lui acheter un cadeau et reviens mais tu lui prends un petit truc tu vois je suis revenu avec une maison de barbie <rire> avec la voiture et je crois qu'il y, y avait pour plus de 150 euros de, de cadeau quoi mais quelle gamine quand même insupportable dis donc non. pour rigater, y quoi mais ouais pour rigater, y moi je pense qu'on a, on a tous été pour rigater y évidemment mais il y a des choses oui. qu'on a toujours voulu qu'on n'a jamais eu par exemple avant de pouvoir me l'acheter bien je voulais toujours un MacBook Pro Way le PC qui fait rêver ouais. un peu tout le monde et mais que tu bien. le vois t'as envie de jouir dessus et c'est il est, est, est exceptionnel mais t'étais pas enfant quand tu voulais ça 12-14 ans c'est enfant ah ouais. Ouais, il voilà. faut ouais, ouais. Si. considérer ça enfant et bien on m'a toujours dit mais oui tu l'auras réussi à l'école bon finalement j'ai eu des difficultés à l'école donc j'ai jamais eu l'ordi <rire> <rire> et chaque année mon enfant de père que j'adore d'ailleurs qui nous écoute certainement ce matin me disait au mois d'avril mais t'inquiète tu l'auras le, le, le modèle le plus grand, le plus cher il est génial, il est beau parce qu'il savait que j'allais avoir une seconde session après donc le mec tranquillou il, il s'en fout, il savait qu'il pouvait me promettre n'importe quoi et que finalement j'allais pas l'avoir est-ce que tu l'as eu finalement Mais je l'ai acheté moi-même, je pas ah, eu, okay, j'ai pas eu le cadeau. Mais en tout cas, euh, voilà, c'était le petit caprice que j'ai jamais pu assouvir avec mes parents. Mais on va continuer à en parler avec vous parce qu'on a eu quelques réactions qui sont plutôt originales. Vous allez voir, les caprices, ils sont de toutes sortes. Juste avant, <rire> c'est à <Ariana> Grande, <rire> Into You, sur fan 8h10. Bon réveil! <musique> Ça arrête la grande des fun, 8h14. En ces mots, mais Aloha que je vous qu'elle sur Fun juste avant, eh bien, Samy, on va parler des vacances parce que oui, c'est ouais. possible, même surtout ici, début août, de pouvoir voyager moins cher. On commence peut-être avec des compagnies low cost depuis et vers les aéroports secondaires. Exactement, alors la plupart des grandes villes ont des aéroports secondaires mmh. et euh, c'est là que la plupart des vols low cost partent et reviennent. Comme par exemple, Charleroi chez nous. Exactement, logique. donc c'est plus intelligent de prendre des vols euh, dans ces aéroports-là avec des compagnies low cost et les frais d'atterrissage sont moins chers en ouais. général. C'est vrai, je ai ouais. pas du tout. Parce ah, que Voilà. Parce que parfois, si on regarde avec les compagnies low cost, effectivement, Ryanair, par exemple, qui ouais. a beaucoup de Charleroi, tu auras trois vols pour l'Espagne, alors que si tu pars d'ici à Bruxelles, t'en as qu'un, par exemple, ou, euh, ou du moins pour. Euh... Qu'importe. <rire> <rire> Souvenez-vous peut-être que bah, tous les comparateurs de vols ne valent pas la même chose parce qu'il y a ouais. énormément de sites qui comparent les, les voilà. voyages. Alors souvent, on va voir des comparateurs sur Internet, mais les meilleurs comparateurs sont ceux qui n'ont aucune affiliation avec des compagnies aériennes. Souvent, euh, ils reçoivent des. des... Ah non, c'est faux, en fait, c'est ça. Mais parfois, ils sont payés par les compagnies au nombre de vols qui vendent. Ah, okay. Du coup, il faudrait en, euh, prendre des, des, des comparateurs qui gagnent leur argent que sur la pub. Euh, du coup, euh, bah, ils sont vraiment objectifs sur et donc, les vols. ils ne sont pas influencés par euh, une compagnie derrière. C'est vrai voilà. que c'est intéressant. Donc d'ailleurs, si vous, vous pensez partir en vacances ici au mois d'août peut-être pour euh, pour euh, eh bien euh Pour, bah, je sais pas, partir euh, en début août bah, avec vos amis, votre famille ou quoi. Avant la deuxième cesse, quoi, euh, qui s'annonce. Ouais, qui s'annonce, même <rire> peut-être corsé pour certains, n'est-ce pas, Samy Eh bien, euh, profitez des vacances. On a plein de bons plans pour vous, par exemple. Comment commander son billet Voilà, on peut le commander pendant la nuit. Pendant la nuit. Voilà, c'est plus intéressant de le commander entre 1h et 4h du Pourquoi matin. Bah Ce serait plus rentable, en fait, parce que euh, on n'est pas pendant l'heure de pointe. Donc, on, on, est jusqu on économise jusqu'à 25% euh, pendant la nuit. Et que les, euh, oh, et ouais. que les compagnies aériennes, en fait... <rire> Genre Ryanair, par exemple, remet à zéro si tu veux son compteur pendant la nuit, et puis tout au fil de la journée, et eh bien il réaugmente le compte euh, d'heure en heure pour bah, en fonction des achats de, de billets, par 25%, exemple. 25% c'est énorme quand même. <rire> J'aime bien ta tête. Coralie a <rire> dit Bon, prochaine fois je me réveille et hop, ah pendant mais non, la nuit y vraiment, parce que c'est intéressant. Bah oui, bien sûr, il faut. Voilà, comment voyager moins cher Comment voyager moins cher Est-ce qu'il y a des astuces pour les étudiants, peut-être Bah oui, on peut, il euh, y a plein de réductions étudiants. donc quand on a euh, entre 18 et 25 ans, il y a plein de réductions, mais. Euh, Donc voilà. En fonction, c'est des compagnies, il faut aller voir voilà, sur internet et mieux exact. Et mieux voir, c'était le bon plan de genre pour euh, voyager moins cher, pour partir en vacances durant bah, cette, euh, ce mois d'août qui arrive, <rire> qui va être fort chargé et surtout ensoleillé. C'est quoi <rire> ce faux rire que tu viens d'avoir <rire> Je sais pas. Il <rire> y a eu un faux rire, il y a eu un. Oh ouais, elle y a fait Tout d'un coup, <rire> je suis en train de parler, je regarde Samy et puis j'entends. Elle a pris rien à voir parce qu'elle nous calcule même pas. Elle est en train d'aller sur son Facebook SM, Voilà, c'est ça. Et elle fait un petit. <rire> Qu'est-ce qui <rire> se passe On n'a pas euh... compris. En fait, c'est l'info 25% qui est encore dans sa tête. Ouais, oui, elle est, enfin, est toujours choquée. Je suis choqué des 25%. En tout cas, on va retrouver tous ces bons plans dès maintenant sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Merci beaucoup, Samy. Dans oh, l'instant, on joue au Slam Fun. Pour vous inscrire, vous envoyez le jeu par SMS au 3044. Et côté sur Nance Floor, c'est Galantis et Neumoni qui arrive. Juste avant, c'est Mom et Aloha sur Fun. Bon réveil, 8h17. Show Which way have you moved? It's been a while since I've been screwed. Cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up in. I know. Left to do but to feel it all. You're alive now. To die is dust. Nothing less, or so something more. Something more. C'est la musique qui sent bon les vacances, imaginez dès que vous entendez môme, vous êtes les doigts de pied en éventail sur la plage, oh ouais. ça cartonne mon titre préféré que je vous partage dans un instant c'est Galenti, c'est Nomony sur Fun Radio Le temps pour nous d'appeler l'un ou l'une d'entre vous pour vous offrir les 5 premières places de signer du jour, d'ailleurs qui seront à yes. gagner ce soir aussi entre 17h et 20h, je vous le rappelle. Et Il s'appelle comment Coralie Eh ben, on ne sait pas, on appelle en direct. On appelle en direct, <rire> c'est le plaisir, c'est le hasard. Voilà, le tirage au sort est fait, c'est la magie du direct, comme Étienne euh, aime que je le dise. On appelle <rire> donc euh, tout cela en direct avec, euh, eh bien évidemment, beaucoup d'impatience qui se cachera derrière. Je rappelle évidemment que si pense. vous ne répondez pas, on va devoir. Euh, rappeler quelqu'un d'autre on va devoir aller nous-mêmes au cinéma. Allô Ça serait bête. Allô bonjour, qui est là Bonjour, c'est no, Jonathan. Bonjour Jonathan, comment ça va Ça va, ça va. Est-ce que tu sais où tu es Oui, chez Fun Radio. Chez Fun Radio, <rire> c'est bien ça. On voulait juste te faire un petit coucou ce matin. Des bisous Jonathan, à très bientôt. Ciao ciao. Non je, <rire> non, je plaisante. On a évidemment pour toi une très bonne nouvelle. Tu repars avec tes 5 places de ciné. Bravo, ouais bravo. Oh, or, or. Des places de ciné dispo partout en Belgique, dans le cinéma le plus proche de chez toi, dans lequel tu vas pouvoir aller voir les films les plus branchés du moment avec tes potes, avec ta famille ou même avec ta petite copine si tu veux parce que tu l'as cinq fois donc tu peux la, la <rire> rencarder quand même deux, 2 trois, <rire> trois fois et demi allez on va allez. dire. Et donc c'est le bon plan pour pécho pendant l'été. Est-ce que tu est sais déjà peut-être le film que tu vas aller voir ou le film carton que tu nous recommanderais ce matin Euh, Pour le moment, je crois que c'est le film avec les magiciens, là, le, ah. les Invincibles 2. Là. Insaisissable 2. Insaisissable 2, en tout ah, cas. Voilà. Ah oui. Et qui sera à voilà, l'évent. Mais... En tout cas, on te le recommande. Est-ce que tu as, tu as rapidement ce matin un petit caprice d'enfant que tu n'as jamais réalisé, que tu as envie de faire Euh Non, pas spécialement. Donc tu as tout, tu étais un enfant gâté, ton petit Non mais bon je suis pas, pas difficile Ah c'est bien d'entendre ça en tout cas Merci beaucoup Jonathan je te fais des bisous <rire> Tu restes bien en antenne on va prendre tes coordonnées Vous aussi vous avez envie de remporter vos places de ciné Comment ça se passe Coralie Il vous suffit d'envoyer ciné par SMS au 6322 avec toutes vos coordonnées C'est super important et vous pourrez peut-être repartir Avec vos 5 places de cinéma en on fait le tirage au sort Dans un peu moins d'une heure ah, Aux alentours de 9 h 40 on vous appelle D'ici là c'est Galantis, No Money qui arrive ainsi que PdD Avec Last Night sur 8h21 Bonne journée Last night even get an answer, answer. answer. answer. answer. I, tried I tried to call, but probably let me die, I know you can hear me, Sans Fun Radio, on joue au Slam Fun Vous avez envie de participer, de remporter du cadeau Vous envoyez de jeu dès maintenant par SMS au 3044 Côté Sundance Floor, c'est les majors, les horaires boom qui arrivent Et c'est juste après ça Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock <tousse> Rendez-vous maintenant sur volkswagen.be Fun Radio voilà.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 C'est ce Avec Anto sur fun Radio got like a trunk, Niggas hate, real niggas get money, get money All motherfuckers, baby drop it to the ground like yass bitch Back it up like yass bitch Yeah, After the club I'm smashing, Démarrer la journée ensemble sur Fun. Bon. À 8h32, merci de vous réveiller avec nous. On fait le temps de l'actu en ce jeudi 28 juillet 2016 avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Euh, bonjour Antoine, bonjour à tous. L'organisation djihadiste État Islamique a diffusé une vidéo montrant la déclaration d'allégeance des deux assassins d'un prêtre dans son église de saint étienne de Rouvray alors que les responsables religieux et politiques affichent leur unité face au risque de division en France.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 par un rassemblement au stade municipal au niveau de l'enquête après avoir identifié un premier assaillant, Adèle Kermich, un français de 19 ans. Les enquêteurs cherchaient toujours hier à identifier formellement le second. Ils privilégient une piste menant à un certain Abdel Malik, un autre jeune de 19 ans né dans les Vosges et vivant en Savoie, dont ils ont trouvé la carte d'identité lors d'une perquisition.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 de 15%. Et chez nous, il y a 10 000 lits d'hôpitaux aigus en trop. Selon une enquête de la mutualité chrétienne, le nombre d'admissions ainsi que la durée d'hospitalisation posent également question. Les hospitalisations aiguës concernent tout ce qui ne relève pas des maladies chroniques, comme la chirurgie, la médecine interne ou les accouchements. Elles représentent aujourd'hui un peu plus de 44 000 lits en Belgique, hors hôpitaux universitaires, soit 4 lits par 10 000 habitants, contre 3 en France et aux Pays-Bas. La mutualité chrétienne souligne qu'avec le vieillissement de la population, la demande en soins des maladies chroniques va exploser dans les prochaines années. L'organisme suggère dès lors de modifier le mode de financement par les autorités publiques afin que les hôpitaux puissent eux-mêmes décider la répartition des lits et éviter du coup une privatisation des soins chroniques. Un petit mot de sport pour conclure, pour vous dire que Benito Raman s'est engagé pour 4 ans avec le standard de Liège. L'attaquant belge de 21 ans vient de la Gantoise qu'il avait prêté à saint lors de la seconde moitié de la saison dernière. Produit de l'école des jeunes Gantoises, Benito Raman avait été prêté dans le passé au Berscott et à Courtrai avant de revenir à Gand en 2014 en compagnie de l'entraîneur Ayn Van Fun. Fun radio! Dans quelques secondes, côté Sundance Floor, c'est Souf qui arrive. On aura aussi Enrique et Iglesias avec Doele et Corazon. Juste avant, Jean-François Côté, météo, des bonnes nouvelles pour nous, j'espère. Eh bien non, la matinée sera encore assez nuageuse avec quelques averses et de rares éclaircies. sites en en encore de percer au cours de l'après-midi depuis le west du pays. Côté température, les maxima atteindront de 18 à 23 degrés. Merci le Jeff. prochain rendez-vous de l'info, c'est à 9h. Et tout de suite, le son dance Floor dans le Summer Fun, c'est avec Kungs. Fun. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Oh, Bonne humeur, on a la pêche, 8h39, vous êtes sur fun. Et dans quelques petites secondes, c'est Souffle et Miamor qui arrive. Miamor. On a des talents dans cette équipe, vous allez voir. Vous allez découvrir jusqu'à la fin de l'été des talents musico-intellectuels, bon, pas trop. Et puis, euh, voilà, des talents de coiffeur également. Vous pouvez aller voir sur le Snapchat Floris ouais. Radio, vous allez pouvoir retrouver Samy qui, voilà, se fait une petite permanente pendant les films On vous allez voir. J'étais en train de faire un, un snap, euh, donc voilà. Un snap coiffure. En tout cas, voilà. maintenant, on va jouer au slap fun, les amis. Le principe très simple des définitions, des mots à retrouver. Samy, tu nous as préparé tout cela, j'espère. Des pas trucs trop. bien difficiles parce qu'à chaque fois, moi, je perds et c'est pas juste. C'est ce que j'allais dire j'espère pas <rire> trop difficile. Je vais jouer aujourd'hui contre Valérie qui a 40 ans, qui a de Sambreville. Salut Valérie Oui, salut Comment ça va Ça va Eh ben écoute, bien écoute, j'espère que tout se passe bien pour toi de l'autre côté de la radio. Est-ce que tu es au taquet Est-ce oui. que tu es prête Pardon Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es au taquet Bah oui hein. Bon, je dois avouer <rire> que je dois quand même essayer de t'écraser, donc euh, je vais essayer. <rire> Mais si tu gagnes, ça m'arrange. On y va Franchement, on gagne, hein, parce que j'ai pas envie qu'Antoine euh, Anto, Anto gagne. Je n'ai pas envie. D'accord. Allez, c'est parti. <rire> Alors, euh, première euh, définition vêtement qui colle à la jambe, en trois lettres. V... Euh... Vêtements qui colle à la jambe. Ah, je pense avoir, Valérie. Vêtement qui colle à la jambe, en trois, en trois lettres. lettres. Est-ce que ça commence par un B Oui. Ah, Valérie, attention trois lettres Commence par un B. Par un B Oui. Un bar, c'est juste. On donne le point à qui On donne le point à Valérie. Allez, Valérie. Deuxième définition, euh, groupe d'étoiles en 7 lettres. Il est pas trop facile, hein, je vous le dis. Groupe d'étoiles en 7 lettres. Comment tu as dit Glande. Non. Un non. indice, peut-être Groupe d'étoiles en 7 lettres. Euh, ça commence par un G. Comment 1 un G Un, un, un, non, non. Valérie, un, un, Valérie, c'est lettres, ah, lettres. c'est bon, G. Non, c'est Non, c'est pas, pas calculer ça. sur mes doigts, vous ne bon, voyez pas. Alors dis-moi ce que tu penses. Galaxie Ouais, c'est Galaxie. Ah, ah Galaxie, G-A-L-A-X-I. Oui. -A -A e Ça fait cette lettre. Ah ouais, <rire> Ça, <rire> ça, <avec> ça <rire> finit par euh, <rire> Galaxie. Allez, un partout, on y va, Valérie. C'est encore possible de me battre, allons-y. Ok, euh, nom euh, de. Ah, attendez. Ah oui, nom de la pièce qui ne se déplace qu'en diagonale aux échecs. Mmh. Je ne savais plus relire. Madame. Non, c'est en trois lettres. Un roi. Trois. Non. En diagonale, les échecs Bah je, je C'est pas joué aux échecs. Pas en d trois lettres. Moi non plus. Ah, on, on est deux, Valérie, dans ce problème. <rire> Coralie, tu une idée euh, Pas du tout. C'est le fou. Ah, le fou. Ah, oui. il, se dé, il se déplace qu'en diagonale. Ah je oui, c'est le gîte d'un coup. Bah, oui. <rire> euh, alors, euh, elle est claquée après une dispute. C'est facile. C'est une quoi Jiffle. Non. non, elle est claquée après une dispute, en cinq lettres. Elle est claquée après en, une dispute. En cinq dispute. lettres. Allez, on claque compliqué. quoi après, euh, après une dispute Ah, je sais Mais. Ah, ah J'aurais dit, dit la baisse, mais non, c'est pas ça. <rire> What Évidemment. La, ouais, porte. la porte Ah, ah putain, je l'avais Non, tu l'avais pas en tout Un dernier, peut-être. Euh... Si je l'avais parce que Coralie l'a dit sur ses lèvres. <rire> <rire> Allez, dernier. Euh, attention, quel... pour, pour gagner une place pour la descente de la laisse, c'est un cadeau surprise, je le rappelle. Attention. Exact. Un peu différent cette fois. Quelle lettre remplit un tiers de la cruche Un de laquelle la lettre Non. non. Quelle ah. lettre remplit un tiers de la cruche Donc la cruche. Donc l'idée c'est qu'il faut décomposer le mot cruche. Voilà. Prendre un tiers. Cruche. En U. gros, c'est quelle lettre est-ce qu'il y a un tiers de fois dans le mot cruche non. Le U Non. U. Euh, le C le sais Ah merde Ça <rire> va me pas être ça ouais, Eh bien écoute oui. Valérie Comme on est sympa ce matin Tu as la bonne humeur Tu as de la pêche Eh bien on t'envoie ton cadeau à la maison Bravo Ouais Bravo Super, Merci, merci d'avoir été avec nous Valérie Je te fais des bisous merci Du côté de saint Et merci à Samy en tout cas Pour ces questions plutôt Mais sympas toi. Comme ça on a appris des choses ce matin <rire> Des bisous Valérie à très bientôt Vous avez envie de jouer avec nous C'est très simple Colari, comment ça se passe Il vous suffit d'envoyer jeu par SMS au 3044 C'est 50 centimes par message On vous rappellera demain du coup Eh ah bien oui, avec beaucoup de plaisir. Demain d'ailleurs, <rire> vous allez pouvoir venir faire de la radio avec nous pour vous inscrire très simple. Yes. Vous envoyez un petit mail à onto.funradio.be. Et puis vous venez ici à Bruxelles-la-Forêt à dans le studio pour faire ben, la matinale avec nous jusqu'à 9h. Sauf amor, c'est ce qui arrive.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 C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens soną bulle. Ja, je t'avais pris pour acquis, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, bo ces mots sonnent faux. Tu crois qu'on qu m'en dit, je suis ton héros. Aujourd'hui, tu me fies, tu me fies, c'est la vie. Caprice d'enfant ce matin, vous avez envie de réagir avec nous, on a eu plein de petits SMS, on va les lire dans un instant, par exemple le caprice de ne pas avoir ceci ou cela ou encore, les caprices inavoués. on en parle dans moins de 5 minutes, avant ça c'est Enrique Iglesias c'est Doulet El qui arrive sur Fun, juste après ceci. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio, les meilleurs DJs sont sur Fun Radio. Fun Radio. Maïva Carter, Mikosé et Adrien Thomas mix tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non stop. Non -stop. Non -stop. Non -stop. Non, non. Welcome in the biggest clubbing clubbing. party fun. Partisan, fun. Parti fun. l'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. The sound dentist.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 La de vacances. La radio de vos vacances. La radio de vos vacances. La radio de vos vacances. La radio de vos vacances. radio one day, one, day, one, day, one, day, one day, this nation will rise up, live out the meaning of its truth. <laughs> We hold these truths to be self-evident <laughs> that all men agree sur Fan Radio de Chainsmokers, c'est daya don't let me down, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous de faire un tour du côté de l'agenda Coralie, qu y a t il à faire à Bruxelles en Wallonie Je pense qu'on commence avec eh bien une soirée ciné baroque. Et oui, tout le monde sait l'époque baroque un peu raffinée, euh, ouais. toujours bien habillé, des bons repas. Et bien on pourra mettre vivre ça pendant une soirée. Ça se passe du côté de Nimi. J'adore. Euh, pour vous mettre en appétit, on commencera par un film qui s'appelle Love and Friendship de Whit Stilman. Je ne connais pas vraiment le réalisateur, Moi mais euh, j'ai rega regardé le truc du le, le du film. Ça a l'air intéressant. D'accord. Donc voilà. Donc euh, ça commencera par une petite euh, séance de cinéma, et ensuite ça continuera par un repas dans la demeure du comte Constant Duval de Beaulieu. Vraiment une ah ouais. bonne soirée un peu près de prête, comme ah. ça. tout à fait. Dîner aux chandelles à la carte ou au menu qui seront pour la suite et servis en costume d'époque au salon des Lumières. Eh bien, on a un peu tri d'aller tester tout ça. Ça peut être tripant à faire. Mais effectivement, tu passes une petite soirée comme ça, tu te prends pour le week-end. Alors, c'est aujourd'hui de 18h à 23h30, ça ne se passera qu'aujourd'hui, donc faites bien attention. Si vous souhaitez réserver, vous pouvez aller sur le site internet wwwplaza trait dunion Il y a combien de W Je sais pas ce J'ai un peu bugué, donc 3 fois trait dunion Et c'est rue de Nimi, numéro 12, à Mons. Tout à fait, à noter en tout cas pour cette soirée ciné-baroque. Merci beaucoup, Coralie. On a un on a un championnat plutôt originel Le championnat du chien de sauvetage avec nous par téléphone Elle s'appelle Sophie pour venir nous en parler Salut Sophie Salut. Oui salut, je suis là avec Émilie, ma coéquipière Eh bien soyez les bienvenus, bon, comment ça va ce matin Ça va très bien et vous Mais écoutez très très bien super. Alors vous venez nous parler aujourd'hui eh bien d'une journée porte ouverte Plutôt originelle et sympathique, ça se passera le 30 juillet prochain Voilà c'est ça, donc samedi on organise une super porte ouverte chez nous Avec plein de démonstrations et d'initiations Euh, ça s'appelle le VP en folie. Alors, Émilie va vous parler de toutes les démonstrations. Alors, le principe, on peut peut-être le ah, préciser avant, le principe de cette journée, de, de, de, euh, cette journée pardon, ouverte, le principe, c'est récolter de l'argent. Oui, tout à fait, pour notre participation au championnat du monde par équipe qui se déroulera du 26 au 29 août en Roumanie, à Craiova. Ah oui, donc c'est loin quand même, c'est pas mal. Alors, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il y aura à faire sur place Donc, samedi, pour commencer, il y aura les initiations d'agility, de PCU, de rescue, de chasse, Et de ring Alors toutes ces initiations Pour toutes ces initiations il y aura également une démonstration Les démonstrations sont totalement gratuites mm -hmm. Il y aura également une démonstration de chiens de police Et une présentation de toutes les deux équipes Qui participent au championnat du monde Qui feront une démonstration d'obéissance Voilà en fait, c'est ça, donc on monte sur le terrain euh, On fait une démonstration d'obéissance C'est super beau à voir Et c'est la première fois et que vous plein. participez à un championnat comme celui-là Oui, oui, nous oui, donc on est quand même un peu stressé L'autre ah ben... équipe est déjà un peu plus rodée Mais nous c'est la toute première fois On a des jeunes chiens et on a des jeunes conducteurs Et les ouais. deux équipes seront là euh, sur place Et eh bien en tout cas nous ce qu'on peut vous souhaiter C'est évidemment bonne chance pour ce championnat On va rappeler très rapidement vos coordonnées Et comment vous joindre pour venir à cette porte ouverte Alors vous pouvez venir surfer sur www.veilleetprotège.com et Veilleetprotège.com Ça se passera donc le 30 juillet dans votre club canin Merci beaucoup à vous les filles en tout cas d'avoir été avec nous ce matin Peut-être j'ai une petite question encore pour vous Le sujet du jour c'était les caprices d'enfance Le truc pour lequel on criait tout le temps lorsqu'on était petit Ou encore à l'inverse Des choses que petit on n'a pas fait qu'on a envie de faire maintenant Vous, vous avez des caprices comme ça Bah, moi j'aime bien les machines à bonbons quoi. <rire> on n'avait pas encore eu ça. Tiens. Autour, mais quoi on n'avait pas encore eu tiens, ça ce matin emilie Émilie peut-être, un autre caprice. Elle ouais, en a trop, franchement. <rire> Une fille compliquée bien, en tout Elle me souffle. <rire> je vous fais des bisous les filles, merci d'avoir été tout ce matin, à très bientôt. Merci beaucoup, à samedi, à On vous attend tous <rire> Des bisous. Coralie, on a eu d'autres réactions par SMS au 3044 Oui, il y a plein de gens qui nous donnaient euh, Le caprice de quand ils étaient enfants Donc on nous dit un poney, la dernière Barbie qui était sortie Un téléphone quand j'avais 7 ans ah ouais. La dernière console euh, Obligé. Bah, sortie évidemment ouais. <rire> On me dit j'ai toujours voulu un trampoline oh, Moi alors... aussi, j'ai jamais eu J'adorais <rire> les Monopoly. Un Tamagotchi, une maison de Playmobil, un Furby une voiture téléguidée, une balançoire pour mettre dans le jardin. C'est assez intéressant, c'est assez sympa. Des Lego un jeu de magie. C'est vrai que ça coûte assez cher les bah jeux de magie. Ben ouais, bien les jeux ouais. de magie. Ou alors le dernier Monopoly avec les cartes électroniques ah, j'adore. J'adore. Surtout qu'il y a des Monopoly même avec les des villes de Belgique. Moi j'en ai un chez moi où il y a Binge dedans parce que je viens de Binge avant de venir à Bruxelles et ils ont mis Binge dedans. Je trouvais ça wow. exceptionnel C'est les petits clins d'œil à la cité du Gilles que j'embrasse ce matin évidemment. On continue à parler évidemment demain Coralie et eh bien on continue à parler espace très français pas grave, on va faire genre que demain, Coralie, on ouvre l'émission aux auditeurs. Comment ça se passe pour venir et surtout, qu'est-ce qu'on va leur proposer Eh ben, si vous souhaitez venir passer l'émission avec nous et profiter de votre petit déjeuner gratos avec l'équipe, ouais. il vous suffit d'envoyer un mail à anto.funradio.be ou alors sur la page Facebook Summer Fun et on vous répondra, on vous invitera avec grand plaisir. Et puis, bien sûr, on vous allez pouvoir partager, et faire l'émission avec nous durant une heure, c'est plutôt sympatoche et c'est ce qu'on vous propose demain. Le temps de rappeler rapidement aussi le ciné qu'on vous offre toute la semaine parce qu'on appelle là en l'une d'entre vous dans quelques petites secondes. On vous offre 5 places de cinéma pour vous et vos amis dans le cinéma de votre choix en Belgique donc c'est vraiment euh, où vous souhaitez aller tout près de chez vous c'est cool. à, euh, ouais. à votre guise donc c vous souhaitez repartir avec ces 5 entrées envoyées dès maintenant ciné et vos coordonnées c'est super important ne les oubliez pas par SMS au 6322 c'est euro par message vous pourrez aller voir tous les films tendance euh, qui sont de sortie dans les mois à venir ou alors ce mois-ci carrément et on appelle là on lutte d'entre vous dans quelques secondes et... commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous c'est possible sur vandenbor.be. Vandenbor, la confiance.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 La croissance de Facebook n'a montré aucun signe d'essoufflement au deuxième trimestre. Le bénéfice net du groupe américain a presque triplé. Son audience et ses recettes publicitaires continuent, elles aussi, d'augmenter. Le premier réseau social mondial qui a publié ses résultats hier a fait état de 1,71 milliard d'utilisateurs contre 1,65 milliard trois mois plus tôt. Et leur intérêt ne semble pas s'éteindre puisque 7 personnes sur 10 se connectent au réseau tous les jours. Un taux stable comparé au trimestre précédent.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 Sur les trois derniers mois, Apple a écoulé un peu plus de 40 millions d'iPhone, soit de 15%. De moins qu'un an plus tôt, son bénéfice net a plongé de 27% et son chiffre d'affaires de 15%. Un tour dernier mois de sport pour vous dire que la société de logiciels gantoise In the Pocket a proposé comme candidat au poste de sélectionneur national un robot. La société informatique entend alimenter son système de toutes sortes de sources comme par exemple les observations vidéo des accéléromètres, des électrocardiographes et des senseurs biométriques sur appareils connectés L Union Belge de Football doit encore étudier la candidature de ce robot mais souligne qu'elle a déjà travaillé avec des données d'activité Union Belge a par ailleurs souligné que depuis le sélectionneur national Georges Lekens, un spécialiste multimédia fait partie de la maison Ce dernier analyse notamment les adversaires en Les entraînements et les compétitions sont analysés sur base d'images et de données multimédia. Dans quelques petites secondes, côté son dancefloor c'est Audrey qui vous balance Stromay Clean bandit également, puisque Audrey vous accompagne jusqu'à 13h en mode dancefloor Juste avant, Jean-François à côté météo, qu'est-ce que tu as pour nous? La matinée sera assez nuageuse avec quelques averses et de rares éclaircies. Celles-ci tenteront encore de percer au cours de l'après-midi depuis l'ouest. Les maxima atteindront 18 à 23 degrés. Demain, le ciel sera nuageux, voire très nuageux, avec quelques pluies et on par endroits en fin d'après-midi. Le temps deviendra toutefois généralement plus sec sur l'ouest du pays. Merci, Jeff. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à midi avec Carlo. Tout de suite, Chainsmokers, sauf en radio.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 now. Vous êtes sur Fun Radio, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio Dans quelques secondes on appelle l'un l'une d'entre vous Juste après, Clean Bandit et Cheers sur Fun Le temps pour nous décrocher le téléphone Fun Radio Pour eh bien recevoir notre gagnante du jour qui s'appelle yes. Caroline Elle a 23 ans, elle, elle habite Bruxelles Salut Caro Salut Comment ça va ce matin Ah super, je suis super contente Pourquoi Pourquoi <rire> tu es contente ma vodka, j'ai été très retard! On a encore pour, rien dit. J'appelais juste pour te faire un bisou, pour te <rire> souhaiter une bonne journée. T'inquiète. Ok. <rire> je plaisante, Caroline. Merci d'être avec nous ce matin, de nous écouter. Tu as envoyé ciné par SMS sur 6322 et j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi. Allez, on fait du reste suspense ou pas <rire> ouais, on, me, on me dit non, on est en retard. Une tu seconde de plus. 5 classes <rire> pour partir au ciné partout en Belgique. Bravo. Bravo. Ouais. Bravo Caroline, merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce que tu sais déjà quel merci. film branché tu vas pouvoir aller voir Alors non, non, non, non, non, je dois voir, il y, y a trop de films qui me tentent. Et ah va bon. voir Insaisissable, c'est tout. Ouais, bien. va voir Insaisissable ou alors euh, comme des bêtes. C'est un film d'animation, mais c'est super bien. Ah, on a aussi euh, Radin des qui, des qui va sortir oui, au mois de septembre. Radin. radin avec Danny Boone, franchement, c'est le film à recommander pour cette rentrée des classes en septembre. Ah, Donc voilà Salut Caro, tout est fait. Moi, je te propose d'aller faire une petite photo une fois que tu es là-bas. Tu nous l'envoies sur la page Facebook, on fait ça nickel merci. Des bisous. De la... Des bisous, bisous, Caro, bisous. À très ciao. bientôt. Des bisous. Salut. On ah, a encore ciao. des places à vous offrir, Coralie. Ça se passe tout à l'heure entre 17h et 20h. Oui, et vous pouvez d'ores déjà vous inscrire en envoyant ciné plus vos coordonnées par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Vous pourrez aussi remporter vos places. Donc inscrivez-vous dès maintenant. Ils feront le tirage au sort tout à l'heure. L'émission est malheureusement finie. Mais pas de panique. Euh. On se retrouve demain dès 6 h Coralie. Ah. D'ici là, l'émission continue sur les réseaux sociaux. Oui, sur la page Facebook Summer Fun. Vous pouvez venir euh, liker la page, nous parler. On vous répondra avec grand plaisir. Ou encore sur le Snapchat, Fleurus Radio pour voir tous les coulisses. De et puis évidemment on va publier toutes les petites infos on a par... dont on a parlé ici dans l'émission La chronique de Samy sur les bons plans de l'été ouais. Pour comment partir en vacances C'est voilà. très intéressant, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants Et puis évidemment on publie un max de bonus, on va publier également la vidéo de l'aventure park Voilà qu'on avait fait ce week-end Vous allez pouvoir voir Samy et nos petits cris euh, très fa... c'est toi les, les cris. Nos <rire> petits cris Attends, Vous n'avez pas encore entendu le sien, attention Bon il parle comme un bourrin euh, euh. Je propose qu'on les découpe et qu'on mette les cris après euh, bon. demain Pas enfin, de soucis voilà. On fera ça en tout cas Merci à vous les amis d'avoir été avec nous Dans quelques instants c'est Audrey qui prend le contrôle de la radio Avec le meilleur de Son Floor Martin Solveig c'est ce qu'elle vous réserve Stroma est tous les mêmes c'est du 100% belge. c'est ce qui arrive yes. Juste avant c'est Clean Bandit 9h11 Bon début de journée sur fun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 Fun, Fun Radio Fun Radio Fun Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. Ooh, les sommes et tous les mêmes moi je me ma vie est infidèle si es prévisible non, je ne suis pas certaine que que que tu mérites avez de la chance que vous aie dis-moi merci rendez-vous rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines rêves Cette fois c'était la dernière Tu peux croire que c'est qu'une crise Mat une dernière fois mon derrière Il est à côté de mes valises Tu diras au revoir à ta mère Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds Avec une autre, ce serait pire Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement Toi, tu y pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règles Il a à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Bla bla, mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, je suis belle, mauvais, tout belle. Czyż Radio. Fun radio, Le Sur Fun Radio, bonjour tout le monde, je m'appelle Audrey On passe la matinée ensemble jusqu'à 13h avec plein de sons d'Insefloor Bon alors, je m'occupe de tout Le seul truc que je vous demande, c'est des petits messages Dites-moi ce que vous faites aujourd'hui, c'est quoi votre programme 30-44 pour me les envoyer, je vais tous les lire C'est promis, juste après le son d'Afrojack Maintenant Afrojack qui vient d'être nominé au MTV Video Music Awards, ça rigole pas hein En tout cas, on lui souhaite bonne chance Afrojack Et on le soutient à fond sur Fun Radio Proximus présente Tiens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 it's a strange feet feeling this way for you there's something the way you boo something the way you boo would you want better you jack Tous les nouveaux sons démarrent sur Fun Radio Fun Radio Le son Dance Floor Floor Floor